De ça, éclat de rire général dans l'Assemblée des Dieux, Toth en reste tout bête, il, il, il n'imaginait pas avoir dit quelque chose de drôle, mais enfin lui dira le dieu soleil, quelle idée d'avoir offert l'écriture aux hommes, pourquoi tu fais cela Ben voyons, répond Toth un peu vexé, c'est pour les aider à se souvenir. Nouvel éclat de rire dans l'Assemblée, voilà Thoth, le dieu à tête d'ibis qui se fait traiter de triple buse, si j'ose dire. <rire> en fait, lui dirait, tu as donné aux hommes le moyen d'oublier tout ce qu'ils savent. Ils n'auront plus besoin de se souvenir, ils se contenteront de tout noter comme des idiots sans réfléchir, ils enfouiront leurs connaissances dans des tiroirs et bien sûr, ils les oublieront. Et il n'avait pas tout à fait tort, ce Dieu-Soleil. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Mais heureusement, depuis, on a inventé la radio. Que... Et voilà. Eh <rire> bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christian Jacques. Merci à vous. Merci, je renvoie tout le monde, euh, évidemment, à votre livre « J'ai construit la grande pyramide » pour enfin euh, percer un des derniers secrets de l'Égypte ancienne. Merci infiniment, l'émission est terminée. Au revoir, Henri. Au revoir. A à demain. bientôt à tous.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 Mes chères filles, je vais vous raconter de Marisa Bruni Tedeschi, Les confidences d'une femme libre, un livre Robert Laffont. RTL, il est 15h. Les infos, Arnaud touche. Et on commence bien sûr avec la 11 onzième étape du Tour de France. RTL, Tour de France 2016. Les coureurs sont partis de Carcassonne, direction aujourd'hui Montpellier, et on assiste à une belle échappée avec un Français Nicolas Georgerault. Exactement, c'est Arthur Vichot, le champion de France, qui est échappé dès les premiers kilomètres. Il est en compagnie d'un Australien, Lex Howard, de la formation Yam Cycling. Et les deux hommes comptent un petit peu moins de trois minutes d'avance sur le peloton maillot jaune de Chris Froome, alors qu'ils sont dans la côte de Villepassant. C'est la deuxième côte de la journée, mais c'est une côte de quatrième catégorie. Autrement dit, ce n'est vraiment pas difficile. Et il n'y aura aucun chamboulement au classement du meilleur grimpeur. Le maillot à poids est toujours sur les épaules de T. Thibaut mais Thibaut pino euh, tout à l'heure qui a chuté dans le peloton, euh, on a eu un petit moment de panique sur euh, la route du Tour avec trois chutes en l'espace de 2 km. et Thibaut pino le leader de la formation FDJ en compagnie de l'un de ses coéquipiers, le suisse Rachenbach euh, qui ont chuté, d'autres coureurs ont également euh, chuté, ils sont revenus euh, dans le euh, peloton après euh, maintenant donc 55 kilomètres euh, parcourus sur cette petite route départementale, toujours sous un euh, fort euh, soleil, un beau ciel bleu avec quelques nuages mais seulement avec un vent extrêmement fort. La moto RTL euh, pilotée par Alain Risseau, euh, ballotée par euh, moment. Et tout à l'heure, et eh bien si le vent est toujours de côté, eh bien, on pourrait assister à des bordures, des cassures dans le peloton. Attention, euh, pour certains favoris, à ne pas se faire piéger. Normalement, c'est un sprint qui attend les coureurs. Tout à l'heure, à Montpellier. Prochain point sur cette route du Tour, à 15h30. Et faites attention sur la moto RTL, Nicolas Georgerot, que l'on va suivre, évidemment, toute l'après-midi pour le Tour de France. Ça y est, c'est fait en football. Le défenseur international Lucas Digne vient de signer pour cinq saisons au FC Barcelone. Le Barça a sorti le carnet de chèques, 16 millions et demi d'euros. Pour ce transfert, il évoluait jusque-là à las Rome, prêté par le Paris Saint-Germain. Le latéral gauche a seulement 22 ans et faisait partie des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer l'euro 2016. Dans le reste de l'actualité, rien ne va plus entre Manuel Valls et le ministre de l'économie. Emmanuel Macron, le Premier ministre, accuse ouvertement cet après-midi Emmanuel Macron de céder, je cite, aux sirènes du populisme. Il ajoute même que le ministre de l'économie est un produit de l'élite de la République à deux jours de l'allocution de François Hollande pour le 14 juillet. Emmanuel Macron a mis clairement le cap hier soir sur la victoire en 2017 et donc une probable candidature à la présidentielle. Le tribunal administratif de Versailles examine en ce moment même un recours de Salah Abdeslam contre le dispositif de vidéosurveillance permanent dans sa cellule. Il est actuellement filmé 24h sur 24. Salah Abdeslam demande à la justice de prendre des mesures d'urgence pour mettre un terme à cette atteinte manifestement grave et illégale à sa vie privée. À l'étranger, le premier ministre démissionne David Cameron a été acclamé il y a quelques minutes lors de la dernière séance devant le Parlement de Westminster. C'est Theresa May qui va le remplacer à la rendez-vous avec la Reine cet après-midi. Lors de cette dernière séance David Cameron s'est tourné vers la nouvelle Première Ministre et a déclaré « Nous devons essayer d'être aussi proche de l'Union Européenne que possible ». Tout à l'heure, Theresa May se rendra à son tour auprès de la Reine pour qu'elle lui confie le soin de former le nouveau gouvernement. La nouvelle Première Ministre s'installera donc ce soir au 10 Downing Street et aura la difficile mission de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne suite au référendum sur le Brexit. Allez, on passe aux courses et c'est avec vous Bernard Glass Et avec l'arrivée Arnaud Ducaineté de cet après-midi à Anguin-Soisy, le numéro plus c'est le 1745 et la bonne combinaison, le 9, le 2, l'As le 16 et le 15, victoire du 9 Orientors qui rapporte 5,42 euros c'était le deuxième favori. Devant le favori, le 2, Telminolais, 1,50, troisième place pour l'As à Boko 3,60, quatrième, le 16 Pionnergare et cinquième place pour le 15 Robos, la sixième place malheureusement pour notre Dernière minute, le 10, viva l'over 9, de A, 16 et 15, le quinté qu'il fallait jouer. La deuxième, c'est le 13 du du Houlbet qui s'impose 35, 40 et 6, 40 devant le 4 ruelles pénalant de 70 et le 2, Voisot 2 euros placés, 4 le 5, suite des arrivées bien sûr dans une heure. Merci beaucoup Bernard Glass, à tout à l'heure. La météo pour demain, un temps encore bien frais avec des avertes fréquentes dans la, ma fréquentes dans la matinée et même orageuses dans l'Est. Le temps redeviendra sec dans l'après-midi, grand soleil du côté de la Manche, les températures comptées de 8 à 17 le matin et de 18 à À 29 l'après-midi. Demain, vous le savez, c'est le 14 juillet, jour de fête nationale et pour beaucoup d'entre vous, le début d'un long week-end. Bonjour Charles Dodon. Et bonjour. La journée est classée orange aujourd'hui et même rouge pour demain, Charles. Et sans surprise, du monde en région parisienne actuellement et des difficultés. On compte actuellement une centaine de kilomètres de bouchons, une bonne partie au sud de Paris sur la 10 entre Vissous et Massy et sur la 6 à Fresnes ainsi qu'entre Evry et Corbeil-Essonnes. Dans le reste du pays, une difficulté importante sur la 4 entre Reims et Chalon en Champagne, la conséquence d'un accident. à L'autoroute a 4 est coupé. En direction de Paris, ça coince également dans l'autre sens de circulation. Enfin, quelques ralentissements autres, c'est le cas à l'approche de Bordeaux sur la 10. Même chose sur la 7 au sud de Lyon, ainsi qu'à l'est du Havre sur la 131. Merci beaucoup Charles Dodon, un petit point nouveau sur le Tour de France. Les coureurs sont partis de Carcassonne direction Montpellier. Les deux échappés Arthur Vichaud, le Français et l'Age Award ont franchi la première difficulté du jour. La côte de Minerve, Christopher Froome est toujours maillot jaune. Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct Energy, fournisseur d'électricité et de gaz. RTL 15h15, il est temps de voyager à présent avec vous Jean-Michel Zeka et Jean-Sébastien Petit-Demange. C'est l'heure de RTL autour du monde. Bonjour Arnaud, ah, ça va bien bah Oui, et vous même vous, bah, bah, Parfaitement, vous parliez de bouchons il y a quelques instants, à chacun les siens. Nous c'est le droit de bouchon. vous savez quand on dit avec Jean-Sébastien Petit-Demange, généralement on n'y coupe pas. On se retrouve tout à l'heure à 16h avec Arnaud. Plaisir, tout à l'heure. RTL Autour du Monde. Présenté par Jean-Michel Zeka et Jean-Sébastien Petit-Demange. Non mais on a le droit. Il faut être transparent, hein Soyons, transparent. Soyons transparents. Soyons voilà. ah, transparents, t'as raison. Euh, bonjour à tous, comment ça va Bienvenue dans RTL autour du monde. Vous savez que chez nous, le lundi c'est coutume, le mardi c'est histoire, le mercredi c'est... Ravioli. Voilà, je, je savais qu'il allait la faire <rire> et ça tombe bien car je voudrais... Il n'y a aucun lien hein, entre le Ravioli et Karine Tessandier, oh, okay, rien bah, du si tout, absolument c est, c est pas. Bon. Simplement ah, oui. on est ravis d'accueillir pour la première fois de cette première semaine oui. Karine dans cette émission, bonjour. Bonjour les garçons. Qui bon évidemment, selon sa spécialité, nous parlera de cuisine pendant ah oui. tout l'été le mercredi. Oui, absolument. Je vais vous faire découvrir la cuisine de différents pays autour du monde, comme l'émission l'indique. Et puis, on va voir des spécialités qui vous donneront pas forcément l'eau à la bouche. On en parlera dans quelques minutes. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est une émission d'aventure. Il faut oui. le dire, pas que de cuisine. C'est un petit peu Paris Dracard. Ah oui. Vous voyez ça. ce que je veux dire. Je vois, c'est mignon. On, on ira va partir en immersion. chez les Vikings. <rire> oui, je vais vous faire découvrir la, la cuisine islandaise et la ça. cuisine danoise. Donc on file vers le nord absolument. avec vous. Des plats qui sont étonnants, qui ne sont pas culturels culturellement proche des nôtres. Non, pas vraiment. C'est un peu le but de cette émission. <rire> Merci d'être là en tout cas, Karine. On ira visiter des lieux insolites également à nos, à nos frontières. Vous savez qu'on ne reste pas qu'en France, mais euh, Cyril Azouvi, qui est journaliste chez notre partenaire du Mercredi, le magazine de la curiosité, ça m'intéressera avec nous tout à l'heure. Quelques indices euh, pour vous mettre l'eau à la bouche. Les monstres suisses. Connaissez-vous les monstres suisses Exactement. Et Asta Pueblo, un village extrêmement particulier <rire> en Espagne. On vous en parle un petit peu plus tard dans cette émission. Et puis, évidemment, ce fameux jeu fil rouge. Le fil rouge sur le bouton rouge. Le fil vert sur, sur le bouton, bouton vert. C'est avec Jean-Sébastien et un invité quotidien. Absolument. Nous avons un invité tous les jours qui va nous donner des indices, qui va nous orienter. Enfin, surtout vous, euh, mais également vous, Jean-Michel. Oui, parce que je rappelle parce que l'invité, vous, ne et vous savez rien. Voilà, vous êtes les seuls à savoir voilà, ce que nous cherchons. En l'occurrence, aujourd'hui, un lieu. Et ben, on va demander à Xavier. Bonjour, Xavier. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL, Xavier. Alors, est-ce que vous pouvez juste comme ça nous mettre l'eau à la bouche en ce début d'émission et nous dire ce que nous cherchons aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, nous cherchons un lieu insolite, un, un lieu euh, éphémère, en fait, qui a eu une durée de vie euh, limitée dans le temps. Et ce lieu, ce que je peux en dire, c'est qu'il n'avait jamais existé auparavant et peut-être qu'il n'existera plus jamais. Voilà. Donc, euh, ce que je peux ajouter aussi, c'est que c'est un lieu qui est situé dans un endroit absolument mythique. Bon, hum, alors hum, hum, là déjà, on a un demi-voile qui vient de se, se lever. Lieu mythique. Va, lieu mythique. Qui un endroit qui a existé, qui existera plus jamais. Si vous avez vaguement une idée. On n'a pas tout... encore donné de véritable indice. Ah il y non, aura un indice, ça va venir. Voilà. Il y aura trois indices voilà. dans le courant de cette émission. Premier indice d'ici quelques minutes pour gagner quoi Et Bien, vous jouez avec nous en appelant le 3210 pour découvrir ce lieu mystère. Vous allez gagner des séjours au Festival International du Journalisme Vivant. Ça mérite une petite explication. Euh, C'est la première fois que ça a lieu. Ça a lieu à Couture. C'est un petit village au bord de la Garonne. Festival International du Journalisme. les atelier de couture, ça a lieu les 29, 30 et 31 juillet prochains. Alors ce sont des rencontres qui sont organisées dans les anciens séchoirs à tabac, on imagine que déjà le cadre est assez, euh, assez idyllique, avec des journalistes, des photographes, des dessinateurs, il y aura des comédiens qui viendront raconter leur vie et leur monde. Il y aura du cinéma, de la photo, des documentaires, du théâtre et de la musique. Et puis même, et je trouve ça assez sympa, un atelier gratuit de journalisme pour les plus petits, si vous avez des enfants euh, qui pourront peut-être s'initier et créer des vocations, je trouve ça pas mal. Euh, des invités également, c'est le festival des histoires vraies, avec des Des invités de prestige comme MC Solar, Kamel Daoud et euh, Irène Frachon notamment, il y en aura beaucoup d'autres. Je peux pas vous faire la liste euh, entière, mais c'est un festival donc qui se lance. Et pour le lancement de cette manifestation, le festival vous offre un pass de 3 jours qui permet d'accéder gratuitement à toutes les activités et surtout de dormir, c'est pas commun, dans un Tipeee. Et juste pour préciser, Couture sur Garonne, c'est juste à côté de Marman. Voilà, si vous n'avez jamais dormi dans un tipi que vous en rêvez à Couture Et sur Garonne... Dormir dans un tipi ça fait rêver. à Couture <rire> sur Garonne, c'est offert même. par Mole. Voilà, ouais. qui est notre partenaire sur ce coup-là. Il y a beaucoup de choses à gagner au 32-10 aujourd'hui. Il y a ça, il y a des polo hommes de la marque Cobut, des polo femmes également. Mais euh... des boules aussi Et non, il y a une et casquette aujourd'hui, il n'y a pas les boules. Les boules ce sera demain. Ah, ah demain c'est le 14 juillet, demain on régale. Demain c'est boules et cochonnet. Ainsi qu'une <rire> montre <rire> RTL. Je vous dis bonne chance le premier indice au jeu 32-10 dans quelques instants. A tout de suite. DNCE <rires> <N. C>. e. <rires> sur RTL. C'est déjà un tube, ça s'appelle Cake by the Ocean. Oh no. Let's go out those feet cold? We just getting started Don't you tiptoe Tiptoe ah, Waste time with the masterpiece Waste time with the masterpiece uh, You should be rolling me You should be rolling me. Ah, uh, You're a real life fantasy You're a real life fantasy uh, But you're moving so carefully Let's start living dangerously Talk to me, baby. We'll be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 D.N.C.I. sur RTL cet après-midi dans RTL autour du monde Jean-Sébastien Petit Demande oui, Jean Je Michel voudrais Zéclat. que directement nous donnions le premier indice de vous ce jeu fil toute rouge suite, là tout de suite s'il vous plaît Alors le premier indice pour découvrir ce lieu insolite, éphémère à la durée de vie limitée et eh bien c'est un indice sonore que voilà Jusque là moi je reconnais Will.I.Am Voilà Et ben, vous n'en saurez pas plus Et on peut pas poser de questions Ah bah non Will oh. euh, Qui a fait le buzz euh, dans, dans le mauvais sens du terme Ah bah ça je vous confirme il y, a, il y a quoi Il y a trois grosses semaines oh, oh, Il y a un petit mois Il y a un petit oui. mois On va voilà, dire ça comme ça on a, on a découvert qu'il chantait bien Qu'il chantait <rire> On a découvert qu'il était là <rire> Voilà Et encore 30 nous Pour gagner vos séjours Au festival international Du journalisme vivant de couture Nous cherchons un lieu mystère Un endroit Qui est d'ores et déjà mythique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 Renaud nous parle de son livre « Comme un enfant perdu ». J'ai enfin trouvé les mots pour dire ma vie, ma colère, mes souffrances. Ces mots, je les ai sur le cœur depuis tant d'années. Des livres sur Renaud, il y en a eu beaucoup. Mais un livre de Renaud, c'est la première fois. À tous ceux qui ont espéré mon retour, j'ai voulu dire l'homme que je suis, ma vérité. « Comme un enfant perdu », un livre bouleversant. Un livre XO, numéro 1 des ventes. RTL autour du monde. Karine cuisine les Vikings. Ah carrément. Ah c'est Karine <rire> ah, cuisine oui. le Viking. Ah oh, bah hop, oh, moi je mets tout au barbecue. <rire> Elle on ne plus. se refuse rien. Elle a fait le tour du monde de toutes les cuisines. On part dans le nord, Karine. Oui, aujourd'hui on part en immersion sur les terres des Vikings. Je vais vous parler de la gastronomie de deux pays. Premièrement l'Islande qui a fait sensation hein, lors des Championnats d'Europe de foot. Et deuxièmement en direction Danemark pays ô oh combien avant-gardiste en matière de gastronomie. C'est d'ailleurs là-bas que le restaurant Noma a été élu quatre années de suite meilleur restaurant au monde. Grenard voilà. et Zeppi. Ça plante le décor, absolument. Allez, on commence par l'Islande. Ce Votre tout petit amie. pays a vraiment créé la surprise au cours de cet Euro 2016 en arrivant pour sa toute première participation jusqu'en quart de finale. On a vu tous les Islandais vraiment derrière leur équipe dans les stades ou certains devant leur télé, mais pas vraiment avec des chips et des pizzas. Parce qu'en Islande, on mange essentiellement du poisson, mais aussi de l'agneau et du mouton. Jusque-là Oui, ça va Mais sachez que dans le mouton, en Islande, tout est bon Et eh oui, les Islandais ont d'ailleurs une petite spécialité Écoutez vraiment, ça se mange sans fin Des testicules de moutons pressés en bloc et Il est 15h16, vous écoutez RTL Nous sommes <rire> ah en direct et oui. tout est sous contrôle Voilà, et alors elles sont conservées dans un petit liquide Vraiment sur sur Voilà, alors euh, Jean-Sébastien Merci beaucoup pour la traduction ouais, mais Vous savez qu'il ne fait pas le mariole ah ouais. vous, vous savez que c'est la prononciation Alors je pense que c'est phonétique, mais pas ça s'appelle comment en Islandais <rire> Sursawir Rundpunsgar Esbetflutju talent ah, ah non, mais il est incroyable. Hein. Il est incollable d'ailleurs sur cette gastronomie islandaise, on y reviendra oui. tout à l'heure. Oui. Bon alors, si vous n'êtes pas trop fan des testicules, long hein, vous pouvez regarder, toujours opter pour la, la tête de mouton bouillie, ça aussi c'est vraiment charmant. Mâchoire, langue, tout y passe, il y a même quelques petits gourmands qui s'attaquent aux yeux. Bien, pour revenir à des recettes un petit peu plus proches de notre palais, on trouve aussi d'excellents gigots d'agneaux, mais alors là, accompagnés avec de la rhubarbe. La rhubarbara sultu C'est bien ça jean Sébastien C'est super bon. C'est magnifique. Le, le petit côté un peu doux ah oui de, la, de la viande d'agneau avec ouais. l'acidulé de la rhubarbe, c'est exceptionnel. Non, Vous non, savez non, pourquoi non. ça fonctionne Parce que c'est basé sur le food pairing. Vous savez, c'est cette euh, voilà, c'est euh, le fait de faire des associations d'aliments. Voilà. On a compris que c'était un pays de fautes. Oh <rire> C'est bon, on l'a dit. Le food pairing, F2OD. C'est le fait d'associer des aliments qui ont des constitutions chimiques assez proches. Ouais. Donc, ça marche en bouche. On a comme ça le chocolat noir et l'oignon. Ouais. On a la fourme d'ambert et l'ananas. Et on a l'agneau et la ruba. Voilà, c'est une petite parenthèse. On va revenir en Islande parce que les Islandais mangent aussi beaucoup de poissons. Alors, quand on parle poisson en Islande, on est plutôt sur le hareng. C'est Bien évidemment. Du, du testicule de hareng, donc. Vous savez qu'il y a la capitale mondiale oui. du hareng. C'est à Siglufjordur. <rire> C'est blague ou pas Mais non, je vous jure que j'ai du mal. Je vous assure. C'est dans, dans le non, nord de l'Islande. Ça s'appelle Siglufjordur. <rire> vous avez le musée du haran là-bas. Alors hareng ad adoc, qui sont le plus souvent panés, grillés, pochés, marinés ou bien fumés. Le haran se déguste volontiers sur des tartines de pain de seigle complet au nom imprononçable, on compte sur vous. Et cette, la saveur de ce pain rappelle un peu le pain d'épices, donc on est sur une tartine un peu sucré salée Et puis on a aussi le Gravlax, l'axe qui signifie saumon en suédois et en islandais donc c'est du saumon mariné avec du sel, généralement du sucre. Absol vous voulez la recette Je connais, j'en fais, j'adore ça. Donc vous voulez pas la recette euh, Allez-y, parce que tout le monde <rire> la connaît pas forcément. Allez, si vous qui nous écoutez sur RTL, vous voulez la recette, je vous la donne, allez quoi Allez, 20 secondes, 20 secondes, top chrono dans un grand saladier, on va mettre 500 grammes de sucre en poudre avec 500 grammes de sel et puis deux grosses pincées de poivre en grain on va mettre la moitié de cette préparation au fond du plat, on pose dessus notre filet de saumon Désarrêter évidemment Un bon kilo Et puis le reste du mélange On recouvre le saumon tranquillement On met de la nette Et on laisse aller quoi Trois jours On rince ensuite le saumon Sous l'eau froide Faut le retourner hein Oui, bah, si vous voulez. Et puis on l'éponge vraiment bien avec du papier absorbant et on le couche, on le coupe en oh déjà oh on le coupe en fines tranches, voilà et on et le déguste un avec bonheur. une petite sauce blanc. Ah oh, mais qu'est-ce que c'est bon ça Et puis alors on a aussi du caviar, mais alors pas avec un C, avec un K. Là c'est des œufs de poisson en tube, C'est pas hein voilà. Bon, c'est moins sexy ça. C'est moins sexy à le étaler le caviar, sur du oui. pain, oui. Mais ah, bah, oui sur une petite tranche de pain. Le problème c'est que ça si, passe, si vous, ça vous confondez avec le dentifrice le matin vous êtes très très mała C'est-à-dire que ça fait un peu une haleine voilà, de Haran, justement. Voilà, voilà, tout à fait. Et puis plus surprenant, les Islandais adorent le poisson séché et salé qu'ils grignotent comme nous, on grignoterait un, un paquet de chips. Bon, ça sent un peu bizarre, mais bon, finalement on s'y fait, puis c'est bon pour la santé. Alors ça va, c'est riche en oméga 3. Et en Islande, on déguste aussi de la baleine et du requin. Alors, euh, y oui, voilà. Évidemment, c'est des spécialités un peu controversées, vous en doutez. Cette chair de requin, elle est faisandée et consommée après une très longue préparation, sinon sa chair est toxique. C'est ouais. compliqué pour un résultat, comment dire Qui sent la chaussette, hein voilà. c est, c est, Oui, c'est dégueulasse. <rire> on peut, on Pas peut les la, viennes, mais, hein, mais plutôt les vôtres, tes amis. Euh, J'ai eu l'occasion de goûter l'aileron oui. de requin, c'est ah absolument terrible, immonde. Hein. C'est surtout... surtout ça que aucun intérêt voilà. C'est surtout que que les associations y de minster, en fait. ouais, exactement. Et C'est pas bon. Que les associations de protection de... de... Ah non, mais c'est vraiment... C'est un scandale. Non, mais un scandale. Mais ah, ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert à rien. Et la baleine, c'est pareil. Si on vous voilà. voilà. en propose, vous n'en mangez pas. Voilà. Surtout. C'est bien de le dire ça. Bon, de toute façon, c'est des traditions qui tendent quand même à disparaître. Et c'est tant mieux. Allez, pour se réchauffer, parce qu'à l'heure où je vous parle, en juillet, là-bas, à Récavi, qui fait quoi 13 degrés Un petit peu comme à Paris. Il y a aussi des soupes très populaires à base de viande, d'agneau et de légumes qui constituent en fait un repas. Complet. Et dans certains restaurants, ils vous servent cette soupe dans un pain rond, creusé. Alors ça, c'est Le fameux grut-frut dont on parlait, <rire> Jean-Sébastien. Oui. Et au rayon des produits laitiers, on a aussi du lait. Alors, du lait aux myrtilles, du lait aux sureaux et le Skir, SKY. y Ça, c'est magnifique. C'est formidable. C'est une, une sorte de yaourt, hein, un ouais. peu crémeux, qu'on euh, consom consomme avec du sucre, des fruits ou encore de la crème. Vous aimez bien ça, Jean-Sébastien Ouais, j'adore. Ouais. Et puis, il y a aussi le, le brinvin. Oui. L'alcool de pommes de terre. Ah. Vous avez vécu en Islande, Jean-Sébastien Comment ça se passe <rire> oh, avec, un, avec un... Le mec a tout goûté en ouais. Islande. Mais non, mais vous savez, il y a, y, a, y a une compagnie nationale euh, islandaise euh, qui propose de faire, euh, à des tarifs défiant toute concurrence, d'aller aux états unis en fait, c'est très très bien parce que vous goûtez fait... la cuisine nationale Mais non parce qu'on peut passer 48 heures y avec Reykjavik ouais. et du coup on peut <rire> on y passe souvent donc <rire> bon et vous avez dû remarquer que les Islandais adoraient la réglisse ils en mettent un peu partout euh, y compris dans le chocolat bon bah bref oui. il faut il vaut mieux aimer ça quand même bon on l'a compris on est dans le nord aujourd'hui avec oui. vous on va pas redescendre non. parce qu'on restera au Danemark oui c'est peut-être une des cuisines les plus réputées du monde aujourd'hui ah, oui, la franchement... cuisine danoise les plus grands restaurants euh, étoilés s'y trouvent et les grands chefs c'est devenu très très à la mode allez oui. savoir pourquoi on vous en parle dans, dans quelques minutes je suis pas sûr qu'on restera sur les tables les plus traditionnelles non plus non. Hein. Karine Descendier sera notre invitée tous les mercredis dans RTL autour du monde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 Du Vatican à la forêt de Brocéliande, l'Empire du Graal vous entraîne dans une aventure aux frontières de la raison. L'Empire du Graal, le nouveau Giacometti Raven, aux éditions Lattès. RTL, autour du monde. Autour du monde. Tour du monde, mais pas que, car nous restons en France également. Rapidement, au 32 10, nous allons vous donner un deuxième indice pour ce lieu français que nous recherchons aujourd'hui, lieu insolite. Ah bon, on vous l'a on dit, dit c'était français. Ouais, c'est français. Ah bon On a dit que c'était français tout ah à oui, l'heure. Ah c'est ça. Si hein. on l'a dit. Ah ouais. Donc on vous a donné un premier indice. Et oui, I am. Ah, oui. Ah bon, qui est, qu est, qu est pas, pas français. Qui est pas français pour le coup. Pas français. Je rappelle qu'au 32 10, vous tentez de gagner un séjour au Festival International du Journalisme Vivant de Couture. C'est un pass de trois jours avec cette fameuse nuit dans un tipi. Et puis Les lots de polos de la marque au but polo homme, polo femme, casquette et tout on a un kit complet aujourd'hui, plus une montre RTL et pour gagner tout ce est, tous ces cadeaux il faut trouver donc cet endroit totalement improbable qui a eu une durée de vie limitée, qui est dans un endroit mythique, éphémère, en France et éphémère voilà, donc oui la YAM deuxième indice, ça n'a rien à voir c'est Jules Verne ah oui C'est le grand écart. Ah, bah oui. William, Jules Verne. Verne. Ah oui, ils ont. Ouais. Est-ce qu'on a déjà des réponses au 32-10 Lorraine, est-ce qu'on a déjà du monde qui peut-être euh, serait sur une piste Est-ce qu'on a déjà des bonnes réponses, pareil oui. Ah ouais, c'est énorme. Et deux sors, indices. Alors vous, vous êtes euh, à Alors, dans, dans voir, les complet, fuit, Là, Je vous avoue que franchement, là, je, je sèche. Oui, moi, j'adore vous voir comme ça. On récupérera Xavier euh, tout à l'heure pour nous en parler plus en détail après un troisième et, et dernier indice. On vous souhaite évidemment bonne chance. <rire> Il est 15h25 sur RTL. Le tourisme d'office. D'office. RTL autour du monde, le tourisme d'office. Le tourisme d'office, c'est le grand challenge quotidien des offices de tourisme oui. On vous rappelle le principe c'est simple, tous les jours de l'été nous allons appeler un office de tourisme qui aura pour challenge de vous donner envie de venir lui rendre visite. S'il y a une bonne raison de venir leur faire un petit coucou, c'est dans cette émission qu'ils doivent nous donner cette bonne raison. Alors on vous demandera dans la foulée à vous qui nous écoutez sur RTL, de nous dire si vous avez été convaincus parce qu'ils nous ont expliqué et de nous envoyer le mot tourisme si c'est le cas, par SMS au 74 900. Et là une fois encore, vous gagnez des cadeaux puisque vous allez gagner des guides du retard de votre choix ainsi que des montres RTL. Donc vous votez par SMS dans quelques instants, vous enverrez le mot tourisme si cet office de tourisme de Cannes avec qui nous sommes en ligne vous a convaincu. Bonjour Mélanie Ramos Bonjour. Bienvenue sur RTL Merci. On est à Cannes, donnez-nous Mélanie, une seule bonne raison et j'espère qu'elle sera originale parce que Cannes on connaît quand même, de venir chez vous Et bien justement, euh, à Cannes il n'y a pas uniquement le festival du film et les beaux palaces on a une superbe île qui est l'île Sainte-Marguerite où les visiteurs peuvent euh, marcher sur les pas d'un des plus grands mystères de l'histoire française <rire> qui est l'homme au masque de fer Et on rappelle qu'avec le masque de fer on peut tout, tout faire. faire On peut tout faire <rire> Tu l'as noté aussi, c'est bon. J'ai le sentiment que j'ai le sentiment que j'ai interrompu Mélanie. Non, non, Dites-moi si je me trompe. Non, non, je, je suis avec vous. Hein, je suis dans le même euh, mouvement. Non, mais alors le masque de fer. On connaît l'histoire à peu près, euh, qui, qui a qui a eu lieu du côté de chez vous. Non, on ne sait oui. pas qui c'est. Voilà. Et on ah sait alors le, oui, c'est ça le problème. Eh oui, on, on sait on toujours ne pas. Tait, on ne sait pas si on dit l'homme au masque de fer, mais ça pourrait très bien être une femme. Il euh, y a à peu près 60 hypothèses par rapport à son identité. Aujourd'hui on ne sait toujours pas qui est cette personne, on sait qu'il a vécu pendant 11 ans dans la prison royale de l'île Sainte-Marguerite. C'est ça, on rappelle simplement, puisque c'est le 14 juillet euh, oui. demain, que euh, le fort royal qui était la prison d'état a accueilli les masques de fer en, oui. en 1687 avant qu'il ne soit enfermé à la Bastille. C'est ça, euh, et... il a été enfermé de 1687 à 1698 à l'île Sainte-Marguerite et a été transféré à la Bastille où il est mort en 1703. Il serait enterré à la Bastille hein, Alors, il serait enterré à la Bastille. Euh, là aussi, c'est une petite euh, légende, parce que on sait qu'il a été enterré à cette date, mais euh, le cimetière a été euh, fermé, détruit, et euh, on sait que la nuit de son enterrement, une personne a creusé et n'a pas trouvé une tête, mais a trouvé une pierre. <rire> Mélanie, vite fait, c'est quoi cette légende de l'assiette jetée à la mer Ah oui, euh, alors, ben... L'homme au maître de fer n'avait droit à avoir aucun contact avec l'extérieur, vraiment aucun, euh, sauf qu'on sait qu'il a, a était nourri hein, tous les jours dans des couverts en argent. Et euh, il aurait on utilisé une, une assiette euh, mmh. en argent et aurait écrit euh, un petit message. Il l'aurait jeté à la mer parce que de la prison, vous avez une superbe vue sur euh, la baie canoise. Mmh. Un pêcheur aurait retrouvé cette assiette. Sur laquelle et... il était écrit à ah, Mélanie, je t'aime. Voilà, Signé le masque. Bien, en fait, on ne sait pas parce que ce pêcheur était illettré, ne savait pas lire euh, ni écrire. Ah, C'est malo. Euh, Embêtant. Voilà. <rire> Embêtant. On, on ne sait pas ce qui était marqué dessus. En tout cas, vous pourrez retrouver le, les, les photos hein, du fort royal Sainte-Marguerite sur la page de l'émission sur Air. RTL.fr et sur le Twitter via le compte de RTL France. Mélanie, je vous demande de, juste un instant de rester avec nous. Oui. On, on fait une petite pause et on vous retrouve juste après pour la question qui tue, oui. histoire de voir si vous connaissez <rire> vraiment votre région et si vous avez tous les talents, puisque vous savez qu'à la fin de l'été, nous décernerons le diplôme RTL du meilleur, meilleur office de, de tourisme aussi. de France. Bon d'accord. Vous êtes en course en tout cas. La <rire> question arrive juste après ça. À tout de suite. Merci.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 Oui. <rire> était remarquable. Mais pour terminer le boulot, il faut absolument répondre à la question RTL autour du monde, qui est la suivante. Mélanie, oui. cette question est... Quel film a obtenu la Palme d'Or il y a 50 ans au Festival de Cannes de 1966 oui. Cannes 1966, c'est l'office de tourisme de Cannes qui parle Eh bien, je n'en ai aucune idée. <rire> Mélanie, ça vous met, Mélanie, sur, ça vous met euh, sur la piste ou pas Oui, mais alors honnêtement... Euh, vous l'auriez pas retrouvé. Mais je n'étais pas amenée dans les années 60. Nice. Et euh, non, je, je connais la chanson. Mais Soudain, alors... un homme, une femme, une plage. Nicole Croisi. Nicole Croisi. Claude Lelouch. Et des Badabada. Voilà. Mélanie, en tout cas, vous êtes en piste pour le diplôme de meilleur office de tourisme de France. C'était Cannes aujourd'hui. Je vous embrasse, Mélanie Ramos. Merci. A bientôt et merci bon de votre été. passage dans cette émission. Belle ouais. été à vous aussi. Au revoir. Au revoir. RTL Tour de France 2016 Sur la route du Tour avec Nicolas Georgerot Oui, pour cette euh, onzième étape entre Carcassonne et Montpellier et on vous parlait beaucoup du, du vent, de l'action du vent depuis le début de cette étape et eh bien euh, ce qu'on pouvait euh, prévoir est en train de se produire c'est-à-dire qu'il y a des cassures, des bordures dans le peloton euh, euh, sur Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct énergie fournisseur d'électricité et de gaz RTL. RTL Radio Guidage En route pour les bonnes affaires, c'est discount Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Allez, un point route tout, à tout de suite sur RTL avec Charles Dodon Ah et oui, j'en ai classé orange par vison futée. C'est même rouge en Ile-de-France à la veille d'un long week-end du 14 juillet. La difficulté la plus importante en ce moment, elle se situe entre Reims et Chalon-en-Champagne sur la 4, une autoroute coupée en direction de Paris suite à un accident bouchon important et une sortie obligatoire à noter qu'on retrouve des ralentissements inconséquents dans l'autre sens. Un axe bien emprunté cet après-midi, sans surprise, la 7, vers la Méditerranée. Ça freine entre Lyon et Vienne et dans la traversée de Valence. Et puis vers la façade atlantique, ça coince à l'approche de Bordeaux sur la Enfin, en Ile-de-France, on compte actuellement 130 km de bouchons. Embouteillé ou fluide, pendant les vacances, toutes les routes mènent aux bonnes affaires grâce à Cdiscount. Cdiscount, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. RTL, radio guidage. RTL, RTL autour du monde. Notre partenaire média du mercredi, je vous le rappelle, c'est le magazine de la curiosité « Ça m'intéresse » et le numéro du mois de juillet est consacré à 40 lieux insolites en France ainsi qu'à nos frontières. Vous retrouvez ces chroniques de la curiosité dans RTL Autour du Monde le lundi Et le mercredi, on est donc ravi aujourd'hui, mercredi, de retrouver Cyril Azouvi. Bonjour Cyril. Bonjour. Cyril, ce mercredi, on part à nos frontières pour visiter plusieurs lieux, des lieux assez fous. Alors, je, je voudrais dire que c'est étonnant parce que on part en Suisse d'abord. La folie qui est pas le truc le plus évident chez les Suisses. Non, particulièrement pas à Gruyère, euh, dans le canton de Fribourg. C'est à peu près à 80 km de la frontière française. Gruyère... Petit village suisse typique, euh, des chalets, des balcons fleuris, une petite place centrale, une petite fontaine. La petite euh, image d'épinage. Évidemment, quoi. les inévitables fromageries. Euh, Qu'est-ce qui cadrerait, selon vous, le moins bien avec cette image Des trous. Euh, ouais, à part un, un club échangiste, je ne vois pas. Il n'y a pas de trous dans le gruyère. <rire> je ne sais pas, je ne vois pas. Je... Non, mais vous ne pouvez pas voir, c'est absolument inimaginable. À Gruyère, il y a un musée dédié à l'univers d'alien. Ah ouais ah bah, les, alors... les, les fameuses monstres suisses <rire> Les fameuses monstres suisses Et hop, 20 francs dans le noir oh, oh. Alors, dans la série Mariage des Contraires, effectivement, c'est pourtant là qu'en 98, le plasticien suisse Hans Rudi Giger a ouvert son musée. Euh, L'homme est alors auréolé de gloire après avoir reçu l'Oscar des effets spéciaux en 80 pour sa participation au premier des aliens, le huitième passager, et pas n'importe quels effets spéciaux, puisque c'est lui qui crée La créature alien Un suisse, c'est lui. C'est un suisse. C'est génial. Voilà. Elle est faite de quoi cette créature Alors, elle est, est elle est euh, pensée en biomécanique par son concepteur. Voilà, euh, ce qui n'a pas forcément été respecté dans tous les aliens, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas crédité à tous les génériques. Euh, glo, enfin, grosso modo, côté cinéma, euh, c'est à peu près tout ce qu'on lui connaît. Euh, en revanche à titre privé il a développé un, un véritable univers euh, qui lui est propre fait justement dans la même mouture que ce qu'on voit de, dans, dans, dans Alien et tout est réuni dans ce musée à Gruyère je sens que vous avez envie de dire <rire> vous ne regarderez plus jamais Alien de la même manière ça c'est sûr c'est vrai que c'est un univers très sombre du coup le musée est, est carrément flippant hein. Il, y a des, il y a des pièces qui, qui relèvent du cauchemar euh, il y a un peu d'érotisme euh, c'est très noir euh, c'est très, très chargé à Gruyère donc a Gruyère voilà. euh, ça c'est sûr que si Gourney Weaver avec l'accent suisse <rire> ça le ferait beaucoup moins bien <rire> on nous emmène également dans le village le plus étroit du monde on part pour l'Espagne Castelfoli de la La Roca, Pyrénées espagnoles, moins de 100 km de Perpignan. Si vous jetez quoi que ce soit par la fenêtre d'une maison, vous ne le récupérerez jamais. Pourquoi, Pourquoi donc Pourquoi, à votre avis Parce que les. Je sais pas, il y a, y a des. Je disais des brocanteurs, des. <rire> des brocanteurs fous qui, oui. <rire> qui passent dans les. Pas pas des... Vi... C'est le non. championnat du monde de vide-grenier toute l'année, je ne sais pas. <rire> c'est <C> pas... <rire> pas du tout ça. <rire> tout le village. Bon, je vais... on va essayer d'être sérieux deux minutes. Tout le village est construit sur un promontoire rocheux haut de 50 mètres. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que le village épouse littéralement la forme de ce promontoire. Hyper étroit. Il y a ah oui. la place pour une rue, une rangée de maisons de part et d'autre, et puis c'est tout. Donc à gauche et à droite, c'est le vide sur 50 mètres. C'est l'une des plus petites communes d'Espagne. Elle fait moins d'un kilomètre carré et c'est certainement le village le plus étroit du monde. C'est génial, ça se trouve où exactement Alors ça se trouve. Le, le, le, le village s'appelle Castelfolite de la Roca et donc c'est les Pyrénées espagnoles du côté de Perpignan. Ah c'est côté de Perpignan. Enfin, c'est Au sud de Perpignan. Alors euh, comment ce lieu extraordinaire s'est constitué C'était une coulée basaltique qui est issue de l'activité volcanique du, de la région il y a 200 000 ans. Euh, cette, cette coulée basaltique a été érodée de part et d'autre par deux cours Et donc, aujourd'hui, elle prend la forme d'un espèce de, de, de, de dépron comme ouais. ça, d'éperon rocheux, très étroit sur lequel on a eu l'idée au Moyen-Âge, à le savoir pourquoi, de construire un village. L'église date du XIIIe siècle. Aujourd'hui, il y a 1000 habitants. Et ça euh... doit être super spectaculaire. Et le soir, j'imagine que c'est splendide parce que illuminé. Alors, euh... c'est très... Oui, oui, très intelligemment illuminé. Il y a un autre truc beau. comme ça en Espagne que je connais qui s'appelle Ronda, euh, en Andalousie, qui est à l'inverse euh, de chaque côté d'une espèce de canyon. Et c'est là que se trouve notamment le musée national espagnol de la tauromachie D'accord, alors voilà. comment font les gens pour se parler de part et d'autre du canyon Il y a un pont. Ah, bah oui. <rire> sinon, sinon ça marche moins bien. Des porte -voix. Sinon ça marche moins bien. Bon, si on a, euh, si on a envie d'aller visiter un, un peu les, les frontières françaises et belges, il y a aussi un parc animalier qui est très intéressant, que je connais un peu, qui s'appelle Péridaïsa, qui se trouve à Brugelette. Alors si vous connaissez, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Péridaïsa J'en ai aucune idée. Eh bien, je crois que ça veut dire paradis en persan. Ah, et c'est effectivement un petit paradis Et qui se trouve pas du tout en Iran Mais qui se trouve à 50 km de la frontière française En ça. Belgique, à Brugelette exact exactement C'est donc un parc animalier Certes, mais un parc animalier particulier Avec 5000 animaux, 55 hectares Et l'originalité de ce parc C'est qu'il a été subdivisé En 8 mondes euh, différents 8 mondes bien séparés Et qui ont été reproduits avec tellement de réalisme Qu'on a vraiment vraiment l'impression d'y être C'est-à-dire que euh, le panda se trouve dans euh, euh, Dans une les... penderie <rire> Ça me semble assez logique. Bien sûr. Mal Bon, je ah, jette l'éponge. C'est réglé. Euh, non mais c'est bien. Pérideza, juste un mot pour terminer. Les animaux ils sont en quasi, en quasi liberté, donc c'est ce qu'on appelle la semi-liberté. Oui, alors pas tous, hein, évidemment. Vous n'allez pas vous retrouver face à face avec un lion, mais ouais, euh, les, oiseaux, euh, les oiseaux, les oiseaux, les daims, les cerfs euh, peuvent effectivement. Vous pouvez en rencontrer un euh, au détour d'un chemin. Merci. C'était Cyril Azouvi le lundi, le mercredi. Ce sera ça m'intéresse. Vous êtes avec nous tout l'été. On vous souhaite euh, de belles vacances à vous Merci. aussi. Merci, Cyril. À plus tard. RTL autour du monde. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles. Que tu prennes parfois le vent et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel je voudrais que tu sois celle que j'entends allez viens je tombe dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel artificiel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 est en roussel et les Louise attaquent sur RTL je t'emmène au vent RTL autour du monde autour du monde c'est le monde entier qui frappe à vos portes tout au long de l'été de 15h à 16h sur RTL dans RTL autour du monde on va revenir à la cuisine dans quelques minutes avec Karine Tessandier, puisque le mercredi c'est cuisine oui. on reste dans le nord ah oui on reste dans les pays froids on quitte l'Islande pour le Danemark voilà on vous en parle dans quelques minutes mais bon, avant cela <rire> jean Dur, euh, <rire> l'Islandais de service, va nous donner, non, va, vous danois, donner va vous donner le troisième et dernier <rire> indice de cette émission, oui, avec absolument. la complicité de notre invité du jour, et Xavier. Oui, exactement. Xavier, vous êtes avec nous. Oui, toujours. Ah. Alors, ce troisième indice, on rappelle le premier, donc c'était Nilaï. A... Le deuxième, Jules Verne. Le troisième, c'est vous qui allez nous le donner parce qu'il y a eu quand même, euh, dans cet endroit, qu'on doit trouver quelques chanceux qui l'ont vu de manière très particulière. À vous, vous avez un rapport avec cet endroit, on va y venir. bah oui. oui, Xavier. Alors, je vais vous expliquer. Oui, effectivement, les quelques chanceux qui ont pu passer la nuit dans ce lieu insolite, puisqu'il y a des gens qui ont pu y dormir, ont pu se réveiller petit matin avec la vue la plus imprenable sur euh, la capitale une petite nuance près toutefois c'est que euh, dans ce panorama il y manquait le monument symbole de Paris Ah, ouais, si vous n'avez pas trouvé quand même j'ai trouvé, ah, yeah. oui, trouvé, yeah. a trouvé. Oui. on a dit hein. Will I am, endroit éphémère, Jules Verne ah. Et puis là maintenant la vue la plus imprenable sur Paris sans son monument principal, je bah, pense que c'est oui. très clair. Si ça ne l'est pas, vous appelez quand même le 32-10. 3210 pour tenter de gagner un, <rire> un séjour au Festival International du Journalisme, du journalisme vivant de couture et des cadeaux de la marque au but, ainsi qu'une montre RTL. J'aimerais vous rappeler, puisqu'on parle de concours, qu'au 74 900, le concours continue également pour vous offrir des guides du routard. Vous envoyez le mot tourisme par SMS au 74 900 si vous avez été convaincu par la prestation de notre amie Mélanie Ramos tout à l'heure, l'office du tourisme de Cannes. Je pense qu'elle a besoin de votre coup de pouce. À tout de suite It's high noon in the west, at Southern California's big Mm. Tous les soirs de l'été, Beach Party sur RTL. La radio, la musique, comme aux Etats-Unis. Revivez les good old 50s, 60s and 70s. Le soir sur RTL, de 22h30 à minuit. I am Wolfman Jack, and you listen to George Line on RTL.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 RTL, autour du monde. Karine, cuisine les vikings. Si vous êtes avec nous depuis 15 h cet après-midi sur RTL, vous avez compris déjà que les Islandais, euh, bon, for forcément, n'utilisent pas que la laine de mouton. Non, hein, ça, on l'a compris. Et quand on dit la laine, on, on parle de, ce qui nous oui. fait, je parle bien de la laine. Avec oui. un, un, un H. On y vient. Et je vous propose de rester dans le Nord et de nous envoler pour le Danemark. Oui, direction le Danemark. Euh, je vais vous parler du plat national danois. D'ailleurs, est-ce que en France, vous avez une idée du plat qui est un petit peu plébiscité par les Français Le plat national français. Oui. Oh, s'il y en avait un, c'est... Le cassoulet Il y a eu la... Il y a... Oh oui, il est dans il y le classement. Eu, il y a eu la pizza. Elle il y est dans le classement le -au aussi. C'est ouais. une famille en or ou comment ah, ça se passe ouais. Le poulet coulis... <rire> <Tanana. rire> Non, on est plutôt autour du magret de canard pour ah, les ouais. hommes, du poulet rôti pour les femmes. Et en dessert, on serait plutôt autour du fondant au chocolat. Mais... Au Danemark, ça se passe différemment, car en 2014, les Danois ont tous voté, enfin, il y a eu 60 000 participants qui ont voté pour le plat national danois. Et il s'agit d'un porc croustillant avec une petite sauce au persil. Oui, c'est le plat ça. traditionnel. Vous voulez la recette cette fois-ci Un porc croustillant, ça me, ça me parle. Oui, ça vous parle ouais. Allez, je vous la fais, mais alors rien que pour vous. Vous allez euh, enfourner des tranches de lard à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils deviennent bien croustillants. Et ensuite, vous allez absorber le gras avec un petit papier absorbant. Ça, c'est fait. De l'autre côté, une sauce au persil. Comme une petite béchamel où on va faire fondre 25 grammes de beurre dans une casserole Avec de la farine Vous allez ajouter un petit peu de lait petit à petit 30 centilitres et bon. 20 centilitres d'eau de cuisson des pommes de terre Du gras, de la béchamel <rire> Car on le tout avec des pommes de terre cuites à l'eau Vous allez rajouter dans cette petite sauce un peu de persil du sel Et vous allez le servir avec le lard croustillant Elle l'a fait <rire> Une recette danoise au chrono, s'il vous plaît. En 20 secondes. En 20 secondes. Bon, c'est rapide, certes, mais c'est quand même un petit peu lourd. Alors, heureusement, le Danemark a vraiment évolué au niveau de sa cuisine et de sa gastronomie. Ces dernières années, on a vraiment des jeunes chefs danois qui ont créé un nouveau mouvement culinaire, fondé sur un retour aux racines, sur des produits de saison, tout en gardant ce savoir-faire traditionnel. On a vu vraiment la naissance d'une nouvelle cuisine nordique. Alors, oui, on trouve des recettes incontournables du patrimoine, comme ce fameux sandwich ouvert mais qui a été remis au goût du jour avec des ingrédients bio de qualité et surtout respectueux de l'environnement. Ces sandwiches ouverts, je vous laisse prononcer le nom euh, Jean-Sébastien, bon, voilà, bon appétit, sont au pain de seigle noir qui sont toujours beurrés et puis garnis de crevettes, de saumon fumé, ah, de mais le danois barilé. est beurré, on ne le dit pas assez <rire> oui. et de oui. aussi <rire> de le sandwich danois est beurré et on a aussi de la viande hein, qui, qui se met sur ce fameux pain euh, comme des tranches de rôti de porc au chou rouge ou encore du pâté de foie accompagné de concombres au vinaigre ou de cornichons Faut être prêt quand même. Ouais, faut être prêt. Aussi. Oui, magnifique. Ça. Absolument. Et moi, je suis ravie qu'on ait des pains comme ça. Vous voyez, des pains noirs qui sont des pains avec des bonnes farines, qui sont pas raffinés. Je vous petit... sens ravi, petit... vraiment. Je... Mais vraiment, on je vous C'est vrai, vrai qu'il y a une. <rire> c'est formidable parce que quand on arrive dans une boulangerie euh, au, au Danemark ou en Finlande, on a l'impression de rentrer dans un magasin Mais de jouets. Formidable. Il y, y a des pains à tout. <rire> Exactement. Et de toutes les couleurs. La oui, bonne nouvelle, c'est que nous avons mangé notre pain noir. <rire> oui, absolument. Rien ne peut nous arriver. Et Il est bon ce pain noir pour la santé, moi je ne mange que de ça bon bref on s'en fiche, pour la viande <rire> nous avons les fricadelles alors rien à voir hein, avec cette... ça oui mais non, non vous non. connaissez celle du nord de la France ah ouais, vous et de la Belgique, Bien non sûr. rien à voir avec la saucisse frite là, non, là bas c'est bon Absolument. On a des boulettes de viande hachée. En fait, c'est ça là-bas, les fricadelles. Chaque famille a sa recette et son ingrédient qui vient évidemment personnaliser sa recette. Et ça se mange là aussi avec du chou rouge confit. On a aussi beaucoup de, de plats d'inspiration turque, puisqu'il y a une très forte communauté turque. Donc, on a des sandwichs chauds aux moutons. On a aussi bon nombre de restaurants italiens en raison de la forte immigration italienne. Eh bien, magnifique. La cuisine islandaise et danoise. Il y a un formidable, formidable dessert à Noël, je me souviens de ça, c'est une espèce de riolé au aux amandes, qui est incroyable parce que c'est un peu comme la turgoule C'est cuit très longtemps, c'est fabuleux C'est, euh, je crois que ça s'appelle le l'amande. c'est euh, magnifique le gars ne goûte rien en dessous de 3000 calories ça, ah ben non, savoir. Bah, attendez c est, c est, c est quand... ça se voit RTL autour du monde revient dans quelques instants sur RTL on a fait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 Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron T'es chez Lidl Oui, et ils sont complètement givrés. En ce moment, pendant les jours XXL, les 6 bâtonnets glacés vanille chocolat amande plus 2 gratuits sont à 1,99€. 8 oui, glaces à 1,99€ chez Lidl Moins de 2€ Ah, ça jette un froid. Ah, oh, donner des frissons patron. Moins de 25 centimes la glace. Ah, on est mal. On est très mal, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses Plus d'informations sur Lidl.fr 8 x 90 grammes, 2,76 euros le kilo Offre valable jusqu'à épuisement des stocks Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés Une photo, une date, c'était n'y pas croire C'était pourtant hier, mentirait ma mémoire Et ces visages d'enfants.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 Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces, à peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Aussi oh, je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur.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 Temps de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. commune Juste un PC. Un PC. Ah bah il y a du Jean-Jacques Goldman derrière, ça c'est sûr C'est Céline Dion, encore un soir sur RTL Envoie les vacances RTL, autour du monde Moi j'ai eu la chance de donner le biberon aux éléphantos au Sri Lanka Jean-Sébastien Petit-Demange Le Caraïbes, Parce que je connais, c'est la mer est chaude Voilà, c'est plus plaisant que les autres pays Jean-Michel Zeka Sébastien Petit-Demange et Karine Tessandier oui. le mercredi. Voilà la grande équipe de RTL autour du monde euh, qui tentait de vous faire découvrir <rire> aujourd'hui, dans notre jeu Fil Rouge, un lieu insolite. Absolument magnifique. Premier indice, c'était Le Deuxième indice, c'était Jules Verne. Le troisième indice, c'est Xavier qui nous l'a donné. C'est cet endroit où l'on se réveille avec une vue imprenable sur Paris. On peut expliquer les indices Bah, on va les expliquer maintenant. Willayem Xavier... Xavier, on va les expliquer avec vous. Oui. William, c'est le concert de d'inauguration de, de l'Euro de foot, de l'Euro foot où William a brillé. <rire> Faut bien l'avouer. Il est parti un peu en patinage artistique. Un peu, un peu ah oui. Incontrôlé. En double sabre. <rire> le deuxième. De Jules Verne. Jules Verne, Verne c'est le restaurant qui est au deuxième étage de la ah, tour Eiffel. Voilà. Et, euh... et du coup, le lieu que l'on devait découvrir, je crois, était juste à côté, Xavier. Il était en fait juste en, dessous, il en était dessous, au premier étage de la de la Tour Eiffel, de, tout à fait. Et euh, donc je ne sais pas si on peut dévoiler. Ça y est, on peut. Allez-y, allez-y. Allez -y. Alors il s'agissait d'un appartement éphémère qui a été conçu au premier étage de la Tour Eiffel, à 57 mètres de hauteur, euh, pour toute la durée de l'Euro, c'est-à-dire du 10 juin au 10 juillet. C'est quand même et, et donc, génial. Ça a été ça a été fait. On va le citer quand même par Abritel, euh, qui est euh, un, un, un, une centrale de réservation absolument énorme et c'est moi je trouve que c'est une opération de promotion véritablement géniale d'avoir fait ça parce que vous avez organisé tout un concours et il y a quatre familles qui sont venues dormir dans cet appartement éphémère c'est quand même juste incroyable vous aviez, on peut rappeler le lien, le, le lien que vous vous avez avec cet appartement éphémère Alors, en fait, on a, non, on a, on a créé cet appartement voilà. pendant le, voilà, j'ai travaillé aussi à, à, animer ce lieu, à, et à accueillir ces familles, ces quatre familles du monde entier qui ont eu la chance unique de pouvoir, de pouvoir dormir dedans. Euh, vous imaginez une, une fois euh... dans sa vie pour pouvoir oui. dire, j'ai dormi dans la Tour Eiffel. Parce que personne n'a jamais dormi dans la Tour personne Eiffel. Personne n'a jamais dormi. Il y avait une légende urbaine sur l'existence d'un appartement qui appartenait à, enfin, qui aurait été conçu pour Gustave Eiffel, mais en fait, il s'agissait beaucoup plus d'un bureau. Euh, que d'un véritable appartement, donc à moins qu'il y ait fait la sieste, en tout cas, il n'avait <rire> pas vocation à y dormir. Et, voilà. et effectivement, il y a plein de légendes sur la tour Eiffel, euh, Qui la tour Eiffel qui a été vendue, euh, faut le sait, on ne le sait pas forcément, elle a été vendue en 1925 par un, un certain aristocrate euh, autrichien qui s'appelait Victor Lustig, et qui l'a vendue à un ferrailleur français, et... et... On a découvert évidemment qui l'avait, qui l'avait vendu et qui l'avait acheté. Et le ferrailleur a pas déposé plainte. Il a dit non non non non, ça va bon, je me suis fait avoir, c'est bien, j'ai pas en plus le, la, envie d'avoir la, la ridicule. Euh, et il s'appelait Monsieur Poisson. Alors forcément, c'était au passage. C était, c était On a pas Trouble, le, Victor Lustig, qui lui a également escroqué Al Capone quelques années après. Il y a euh, du niveau donc. Ah, donc il oui, y, oui. y a du niveau dans l'escroquerie. La Tour Eiffel aussi, légende urbaine. On croit que c'est Gustave Eiffel qui l'a inventé décidé Mais pas du tout euh, C'est était... un certain monsieur Latour t... C'est deux ingénieurs qui travaillaient pour les usines Eiffel Qui s'appellent Keuchelin et Nougier euh, Et qui, à qui Gustave Eiffel a racheté le brevet euh, de, de Latour Et puis il est allé présenter son idée euh, pour l'exposition universelle Et au milieu d'une centaine de projets C'est lui qui a été décidé cette tour, elle devait être démontée au bout de 20 ans Et c'est grâce à la radio, grâce à la TSF Parce que Gustave Eiffel a eu l'idée Génial de mettre des antennes au-dessus qu'on a toujours la Tour Eiffel à Paris. Xavier, merci beaucoup pour votre participation dans RTL Autour merci du Monde. On vous, vous souhaite de belles vacances. Aussi, bravo vous. à merci. Frédéric de la Selle saint cloud dans les Yvelines. C'est lui qui gagne le séjour. Le lot de la marque Au But ainsi qu'une montre RTL. Il a trouvé et assez tôt dans l'émission, je pense. Donc bravo à lui. Ça, c'est le gagnant pour le 32-10. Et puis au 74-900, vous votiez par SMS pour les offices de tourisme. Trois euh, guides du retard et des montres RTL offertes à Gilles, Ludovic et Sabine. Bravo à eux. Bye. <sharp inhale>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 C'est Céline de Lance qui vient d'apprendre que le 14 juillet, le PMU propose une super tirelire de 10 millions d'euros le jour du Grand Prix de Paris, quatrième étape des Epic Series. 10 millions, c'est génial On va fêter ça en grand Eh ben oui, 14 juillet, quoi, défilé, feu d'artifice, balle Ah oui, en très grand alors Le 14 juillet, le PMU met en jeu une super tirelire de 10 millions d'euros pour la journée du Grand Prix de Paris. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Nous sommes de retour demain dès 15h. Vous écoutez RTL, il est 16h. Alors des infos, Arnaud Touche. Et c'est aujourd'hui la onzième étape du Tour de France sous le soleil entre Carcassonne et Montpellier. RTL Tour de France 2016. Et on retrouve bien sûr sur les routes du Tour notre envoyé spécial Christian Olivier. Christian, on peut dire que ça souffle fort sur les routes. Hein. Exactement, ça souffle même très très fort entre terre et mer effectivement euh, sur les routes du département de l'Hérault à 59 km de l'arrivée. Et euh, sachez-le tout de suite, c'est la première information à 16h. Échappée terminée euh, pour le champion de France Arthur Vichaud et le Le spécialiste de la piste australien, Leg Howard, qui ont compté un moment, un peu plus de 3 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Et en direction de Pesnas, désormais à une dizaine de kilomètres environ de Pesnas, le peloton est revenu extrêmement fort sur ces deux coureurs échappés, avec du vent, vous l'avez dit, ce qui occasionne des, des fractures, des, des, des groupes de coureurs éparpillés. On appelle cela des bordures, des coups de bordure. Un peloton donc qui a du mal à se redimensionner, à se reformer, mais qui compte de rouler très très vite et de façon maintenant plus ou moins compacte avec une arrivée très probablement qui devrait pouvoir se juger au sprint la parole sera au sprinter à moins qu'à cause du vent effectivement et eh bien ce peloton se retrouve dans les prochains kilomètres désormais de nouveau fractionné c'est la question de cette fin de journée à très précisément donc 53 km de l'arrivée peloton qui vient de se reconstruire